Bonjour, tu as une minute Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour toi Voilà. J'ai fini de remplir le formulaire des demandes de matériel. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais Je l'envoie au magasin Ah non, tu ne peux pas l'envoyer directement au magasin. Non Et pourquoi pas C'est parce que toutes les demandes de matériel doivent d'abord être soumises au coordonnateur régional. Au coordonnateur régional C'est qui ça C'est une personne désignée par la gestion régionale. Et pourquoi devons-nous passer par ce coordonnateur Eh bien, c'est parce qu'il a la responsabilité d'examiner toutes les demandes de matériel et de s'assurer qu'elles sont justifiées. Ah, je vois. Merci de me l'avoir expliqué. Je t'en prie.